Salut, bienvenue sur le podcast de la communauté PS3. Aujourd'hui avec euh, Hervé, dit Le Poussin. Salut Hervé. Salut. Et Shungalawa, le premier podcast avec nous. Salut. Euh, Aujourd'hui pour évoquer euh, le jeu euh, Battlefield 1943, un jeu téléchargeable sur le PlayStation Store, euh, qui est disponible pour la somme de 12,99€. Et euh, donc je vais laisser euh, euh, mes deux collègues en parler et je donnerai un petit peu après mon avis. Donc euh, Shungat, t'en as pensé quoi de ce jeu bah, Un excellent jeu qui me rappelle euh, surtout quand je jouais il y a quelques années sur PC. Euh, retrouver une bonne atmosphère, euh, assez plaisante, pas mal, pas mal d'améliorations, surtout par exemple les, les décors qui sont tout est tout est tout peut être détruit en fait. Donc euh, à la fin de la carte, on peut se retrouver avec un, une carte complètement déserte, déserte de bâtiments bien sûr, hein. on peut détruire les arbres et tout ça. Donc euh, assez plaisant quand même euh, pour y avoir joué pas mal de temps. Je suis un peu du même avis, et toi Hervé t'en penses quoi bah, En fait moi c'est euh, j'avais pris ce jeu parce que j'avais adoré euh, Battlefield Bad Company qui est tiré de la même licence en fait et euh, où tout est destructible aussi. Donc c'est euh, pour ça que je l'ai pris. C'est exactement le même gameplay en fait que dans Battlefield la Compagnie. C'est la même chose. Le seul truc que j'aurais reproché en fait, c'est que pour l'instant il y a que trois véritables cartes. Parce que la quatrième elle a été débloquée. C'est euh, jouer à mettre des airs, mais euh, c'est c'est que dans les avions. C'est un jeu aussi où on peut soit piloter donc des avions, soit euh, conduire des jeeps, des tanks. Et euh, ou être en fantassin il y a de mémoire le mode sniper tu as le mode euh, je sais plus trop C'est longtemps que j'ai pas joué euh... il y a trois classes il y a un sniper il y a, il y a, il y a, il y a un fusillé sur... et, puis... et on fusiller, peut dire qu'il y a l'artilleur un artilleur ouais voilà ça. En fait, ils ont chacun leur particularité. Euh, les cartes sont belles. Moi, graphiquement, je trouve que pour un petit jeu du PSN, euh, ils sont très bien. Il y a du monde en plus sur le online, ce qui est assez appréciable parce que tu trouves des parties assez rapidement et euh, tu peux y jouer tranquillement. Tu peux y rejoindre tes amis. Donc inviter tes, tes amis en fait pour jouer ensemble. Ou tu peux aussi par créer des parties privées. Ça, par contre, c'est le point négatif que j'aurais sur ce jeu-là, c'est que les parties privées, en fait, quand tu veux les faire, il faut être un minimum et il faut être vite. et Exactement. Si t'es pas vite tu peux pas, tu peux pas jouer en privé. c'est un peu, c'est un peu le côté qui me déçoit de ce jeu. Quoi. Mais euh, autrement, non, non, très très bon jeu. Hein. Et puis, euh, par contre, la maniabilité des avions est assez dur à, à acquérir. Mais euh, je pense qu'une fois que tu l'as acquis, tu, tu peux prendre un pied, euh, un bon pied dessus. Quoi. Mais pour l'instant, j'ai pas encore réussi à maîtriser les avions. Donc, tu euh, je, je, je beaucoup plus que moi, je suppose. <rire> ouais, j'aime bien, euh, j'aime bien m'amuser. Par contre, bombarder, c'est pas, c'est assez difficile. Mais aller euh, fighter d'autres avions quand quand est en avion, c'est pas, c'est simple. Ouais, ouais, j'ai préféré prendre des, c'est des grosses batteries là, que as au sol. Ouais, c'est bien euh, aussi. Pour, ouais. pour niquer les avions, ouais, c'était le seul moyen que j'ai trouvé. Donc euh, bon, bah, après le ça serait. Truc que tu peux faire pour te faire la main c'est euh, tuer les bombardiers en avion je sais pas si tu vois quand euh, des collègues font appel euh, au bombardement il y a trois avions qui passent et qui larguent des bombes oui. et oui. là ils vont relativement lentement tu peux te faire la main leur en leur tirant dessus à la mitrailleuse ouais c'est assez euh, vrai à la limite oui. pour ma part moi je trouve que c'est un... Enfin, un très bon jeu euh, surtout quand on ramène au prix de, de 13 euros hein. je pense qu'il n'y a, a pas beaucoup de jeux je pense que c'est l'un des meilleurs jeux qui a le meilleur rapport qualité prix pour, de, pour 13 euros Euh, bon, moi, j'ai aussi adoré Battlefield Bad Company, euh, j'attends aussi avec impatience le Battlefield Bad Company 2, qui sortira l'année prochaine, en mars 2010. Entre deux, c'est vrai qu'on nous a sorti Battlefield 43, euh, bon, c'est un, un jeu, c un, pour moi c'est un excellent jeu, le seul défaut qu'il a, c'est qu'il n'a que trois cartes, Donc, euh, même si les cartes sont grandes, parce que la carte fait la taille du Nil, du Pacifique, Euh, même si les ta cartes sont grandes, bah, on a, on a, on, quelque part on a quand même vite fait le tour. Et Il bon, y a une quatrième carte en bonus qui est une carte uniquement pour les avions. Mais, bon, pour moi, c'est plus du bonus parce que c'est pas, pas du shoot, en fait, c'est plus du combat aérien. Euh, mais bon, c'est déjà, ouais, déjà bien de l'avoir fourni. Euh, notamment qu'il fallait, il fallait la débloquer, il fallait faire 43 millions de frags au sein de la communauté PS3 pour, euh, pour pouvoir la débloquer. Euh, donc effectivement, euh, un peu comme vous, euh, ce qui est très plaisant, c'est l'environnement qui est destructible. Euh, ça c'est vraiment très plaisant. Ça manque quand on joue sur un autre FPS maintenant, parce que euh, quand on joue sur d'autres FPS dont l'environnement n'est pas destructible, euh, le décor paraît rigide en fait. On... Ça manque. Et là, euh, là c'est vrai qu'on euh, y va avec les lances patates et tout, on envoie des ou des roquettes dans les murs et ça vole de partout. Et, et quelqu'un qui était à couvert, bah, il, se retrouve, bah, il se retrouve à découvert parce qu'il n'a il plus son abri qui lui sert d'abri, justement. Ouais. Donc ça, c'est vrai que c'est le côté très plaisant qu'on avait aussi dans, dans, dans Battlefield Bad Company et c'est fort appréciable. Et euh... qui sera encore plus présent dans le 2. Oui. Apparemment, dans Battlefield Bad Company, tu pourras carrément faire euh, écraser sous en fait un adversaire. Oui. Bon, ça vraiment vraiment vraiment un, vraiment un plus donc le moteur graphique là dessus est, est vraiment bien euh, après donc il y a pas mal de bon il y a quand même pas mal d'armes bon. En plus de 36 000 mais il y en a quand même pas mal. Il y a, il y a des véhicules, donc on peut monter dans les véhicules. Donc là c'est pareil, c'est une grande différence des Battlefield par rapport à d'autres FPS. C'est que les cartes sont plus grandes mais on monte dans des véhicules. Et, euh... et Moi je rajouterais qu'il est assez, assez facile d'aller d'un point à un autre de l'île, soit en prenant un avion ou une Jeep qui sont assez rapides, ce qui permet de jouer rapidement, de prendre des points assez rapidement, de contourner l'ennemi aussi qui est pas mal, l'ennemi part du camp, tu aussitôt tu le prends, ça va assez vite, moi j'ai vraiment apprécié ça. ouais tout à fait. Mais c'est vrai que ce, que, ce que, ce qui, ce que ce qui ne peut me pas, me pas plaire à certaines personnes, c'est justement le fait qu'il faut prendre des véhicules, etc. C'est un peu moins, entre guillemets, des fois c'est un peu moins entre guillemets, bourrin qu'un Code of Duty ou des choses comme ça. Euh, parce que des fois c'est vrai qu'il faut, il faut faire un peu de distance avec un véhicule pour atteindre son objectif. Et si on respawn... Si on respawn au mauvais endroit, par exemple, si on a mal, euh, si mal respawné au mauvais endroits, ça être un petit peu argent parce que des fois, il faut perdre un petit peu de temps à, à trouver un véhicule. Et pendant qu'on court, bah, on, peut se faire, euh, on peut se faire fraguer. Et bon, c'est des choses qu'il faut apprendre un, un petit peu différemment par rapport à un Call of Duty, par exemple. C'est pas ouais, c est... C est un, est un, le, le gameplay est un peu différent à ce niveau-là. C'est et... vrai qu'on est plus vulnérable quand on est hors d'un véhicule que dans ouais. un véhicule. Même si les véhicules ne sont pas totalement... Euh, puissant comme le char et qui est quand même assez facilement détruisable mmh. et euh... ouais, heureusement d'ailleurs parce que sinon tu as que oui, des ouais. banquets dedans et tu, tu passes ton poids à ouais, par tout les choses ça ouais. ça équilibre un peu les parties donc euh... voilà donc pour moi c'est un très très bon jeu très bon rapport qui a été pris euh... comme je disais pour moi les seuls défauts c'est qu'il a que trois cartes euh... j'espère qu'il y en aura d'autres mais j'y pense pas je crois avoir lu que de toute façon c'était pas prévu qu'il y en ait d'autres Euh, enfin plus la quatrième en, en bonus et donc moi personnellement c'est un c'est un jeu que je conseille euh, que je conseille chaudement il ya y, y a beaucoup de monde sur ce jeu online euh, où on trouve facilement des parties le le, le, le online est de qualité il n'y a pas de il n'y a pas forcément de, de lag ni de déconnexion en bon heureusement quelque part parce qu'en fait c'est un jeu qui est exclusivement online hein, il n'y a pas de campagne solo euh, Mais donc, moi, personnellement, c'est un jeu que je recommande euh, vivement et qui me fera patienter jusque Bad Company 2 l'année prochaine. Voilà. Vous avez quelque chose à ajouter, non, tout Rien Non, pour non moi. tout a ah, été as, dit. Oui, tout a été dit. Ok, très bien. Et sur ce, retrouvez-nous sur le PlayStation Network et sur notre site www.communauté-ps3.info. A plus. Salut. À plus. A plus. À bientôt.